Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'Africaine rolls 79, votre pièce préférée, revient à la carte. Eh bien, pour cette fois-ci, il vous présente sa nouvelle vedette, le chanteur à la voix angélique, j'ai cité Kanta Nimama. Je commence à voir belle toi Je commence à voir belle nuit et jour La mosée en Retournez chez moi la maison et on va s'enfermer dans la chambre en ambae. Oh, oh maman, oh, mama. chérie en Yo en yo en oh maman, chérie en Toi en toi en oh maman, chérie en Comme nous nous aimons beaucoup, Chouchou, j'ai porte la ferro. tu vois bas tu m'as tourné la tête, tu vois bas j'ai oublié l'école, j'ai fui la maison Tu vois comment je souffre à cause de toi là-haut Chéri Ambae Oh maman Chéri Amba Ala Djibabae Ala maman Chéri Amba Lokasem Bango Lokasem Kassem maman Chéri Ambae À son le cœur d'enfant des quelqu'un, au voyez le meilleur, ça commence à compliquer les choses. Écoute-moi en j'appelle les ancêtres. Lepiej, les se m'a demandé de laver le corps avec le vin de palme, trois noix de cola, avec trois bougies, pour retourner ma chance, chérie, yeah ye, oh chéri chérie, oh, moi na dito, moi na dit mamma, chérie, chérie, mamma, chérie, mamma, chérie, maman, chérie, mamma, Comprendre, comprendre Manœuvre toi, chéri Ambaï. Moi, je commence à comprendre. Manœuvre à toi, chéri Ambaï. Parce que mon rival a beaucoup d'argent. Il a acheté des parcelles, il a construit beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étages. Ala djibbaï, ala djibbaï, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étages. Yamangana no, kiamanga yeah, yeah. beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étages. Tamboule yo, yeah. beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étages. Rumba makia kia di makia dit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étages. D'argent, mon rival a trop d'argent, et... il a acheté trois parcelles, oh. il a construit trois étages. Oh. Oh. Mon rival, embrasse-moi, chérie Amba, embrasse-moi, chérie Amba, oh, chérie Amba, et... chéri oh. oh, oh, chéri et... il m'a levé à cause de l'argent, et... à cause de l'argent, et... Jamais d'abord jalousie à côté, oh, oh. chérie Amba. Et... Quand ta banque mon rival m'est pas témoigné oh. il a acheté trois parcelles oh. Oh, trois parcelles, oh. il a construit trois étages oh, oh. mon rival oh. reviens reviens chéri amba, reviens reviens chéri amba oh. il m'enlève ton côté la l'argent j'ai mis d'abord jalousie à côté oh, oh. chéri amba. rival à tronage ça il a chété trop passé le o oh oh, trop passé le il a construit trois étages oh mort rivale oh, oh, rival, oh embrasse moi chérie amba eh embrasse moi chérie amba oh, oh, oh chérie amba eh il m'enlève m'élevait à cause de l'argent eh à cause de l'argent j'aimais d'abord jalousie à côté oh, oh, oh I'm Amba landi bongo <imitation> eh, ambalandi bongo eh, ambasu village eh, oh ambasu village eh, ambal. Ba portoo bołe Amba Sywiaż, a radzi papa pottonue Amba laim Bągoj a radzi baba pozzaje Amba Sybilaż, a radzi papa apita Amba laim Bągoj, a radzi papa podziejej Amba Sybilaż, a radzi baba a jaleł Amba laim Mągoj, a radzi papa e a Amba Sywiażej Amba Landim Bogo Amba laim bongoje. Ja mam kasabula, ja mam kasabula bakwe, ja mam kasabula, womemesz, że bakwe, że Oye sombéré, assomeré, asso belle, assayez, assombere, assombere, assombere, I'm I'm I'm Iba I'm a man a